J'appelle y y'a pas de bigo. Konku, au fond du caniveau. Parlez pour rien, t'as pas le niveau. Pour jouer dans le game, t'as pas le niveau. J'appelle l'argent, y'a pas de bigo. Konku, au fond du caniveau. Ey, t'es belle de loin, mais t'es loin d'être belle. L'appart est vide, après l'interpelle. On sort de quartier, pas des cartels. T'es belle de loin, mais t'es loin d'être belle. Tu peux me croiser sur un kawa. Ou au tabac, j'pon mon kawa. Les kef enquête, mais c'est pas moi. Péter le son dans la vago, on est sept tout c'est des charros. En concert faut surveiller ta gauche, sinon elle finira le cul sur la Vabo Là je suis énervé, faut que je passe mes nerfs L'approche j'vais lui et sa belle-mère Je vais faire ça des temps je fais ça béper Corsica Pologne Bah tu sais c'est la terre mère Oh je me vois bien au casino de Monaco Fais des millions de dollars ou même plus Si ça se passe comme ça je avec des cadeaux Je me venge la RATP j'rachète l'Airbus bus. Tes belle de loin mais tes loin d'être Au fond du caniveau, parler pour rien, t'as pas le niveau. Non. Pour jouer dans le game, t'as pas le niveau. J'appelle l'argent, y'a pas de bigot. au fond du caniveau, hey, tout une basse fan infédérée. Ah. Font qu'il m'a dit d'accélérer. Il m'a dit de persévérer. M'a dit, à toi, même rien ne sert de déléguer. Ah. Mes cheveux blancs comme Marilyn, hey. j'fonds tant ta, faut que j'élimine. Ceux qui tapent des lignes je te qui la D'où l'écrire donc allez vire Pas besoin de ton soutien Si c'est pour faire le focus Dans mon dos But, but, put, Pour me détendre gros je fume Seul truc Mon tu dois te prévoit un futur nul J'ai les yeux rouges sous la capuche Je vois encrypter comme Canal Plus Si je fais du cash, les liens C'est pas pour toi c'est pour la maman Désolé ma puce Toute une base fan a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 Com que o